Allez, on enchaîne C'est parti kiki notre ami RVU Toujours en pleine forme Ouais, toujours Ça, ça va? va bien Ouais, ça va super Bon, et eh bien oh. écoute euh, Quelle bonne nouvelle pour ce soir je, je, je vois que tu es chaud comme la braise Ouais, que, euh, Avec une rien. bonne sélection sur vas vrai, Vraiment un, un set euh, De plein d'anciens souvenirs du, du 50 Du 37 Du Sky C'est un mix de De Rose D'Acide De New Wave De, de titres commerciaux euh, Non commerciaux Ça va être vraiment terrible bah, Je pense Je suis de bonne humeur C'est pas J'ai envie de C'est ce soir bon, euh, même Fête. même si le temps est complètement pourri. voilà voilà. Mais et bon. puis tu sais bien, je suis à fond sur Facebook en ce moment là. <rire> Facebook. <rire> Nouvelle dis. Te... ah ouais mais je te jure que j'ai rencontré des, des gens, euh, des anciens clubbers qui n'étaient même pas au courant que je faisais des soirées. pourtant on fait de la pub. c'est vrai? et comme je disais tout à l'heure, euh, des gens de 30-40 ans qui en euh, sont mariés, qui ont une vie active, euh, comme toi, comme moi, mais qui pensent pas euh, à taper New Wave ou RVU ou Sky euh, 37. Euh, forcément. Ouais, vrai. même depuis trois ans, toute la pub qu'on fait, tu vois, et on Avec des sites comme ça, comme Badou, Facebook, on, rencontre, on retrouve des, des gens, c'est incroyable. C est, c est... Là, j'ai ça fait trois jours que j'y suis. T'es non-stop 10... Ouais, non, pas non-stop, mais j'ai retrouvé 10 personnes qui sortaient au 37, des clients du 50, tout ça, des... incroyables. Ah bah c'est bien ça On va qu'on y a la prochaine soirée, au prochain soirée, Remember of Past. Très bien, une adresse peut-être euh, oui, sur le net TheRememberofPast.com avec un tiret entre chaque particule. Ouais. Puis, sur MySpace, bah, tu sais, les gens, il suffit, suffit qu'ils vont sur. Google, ils tapent RVU ou Remember of Pass, ils vont tomber sur sur tous les sites dont, dont je manage manage pardon. Ouais ils il était quand même bien présent sur la toile internet. Ouais, hein, euh... De plus en plus, ouais, il faut le dire. Ou les gens vont sur Facebook et ils tapent RVU, ils vont me trouver. Voilà. Allez, c'est le réflexe et maintenant ce soir, à cette terrible. Là. Bien, une voilà, bonne voilà. Merci, merci à vous tous Et encore merci pour votre fidélité Voilà, R.V.U Ciao, ciao, merci En pleine forme et en direct C'est sur Galaxy, c'est tout de suite puisqu'il est précisément 21h Bonne soirée à toutes et tous Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy. Out, out, Galaxy, out, out, out Galaxy, of time Galaxy, Galaxy Out of time out of time, out, out of time.